Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailul lil mutaffifin. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. non mais en vérité le livre des libertins sera dans le sijin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ. et qui te dira ce qu'est le sijin Un livre déjà cacheté, achevé. Malheur ce jour-là aux négateurs. Qui démentent le jour de la rétribution. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ. أور، ne le dément que tout transgresseur, pécheur. إِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَلِينَ. Qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit ce sont des contes d'anciens. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. « C'est ce qu'ils ont accompli, ce Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. <tout> Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise. <tout> <tout> <tout> On leur dira alors « Voilà ce que vous traitiez de mensonge. »« Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'Ilioun. »« Et qui te dira ce qu'est l'Ilioun ?» كتاب مرقوم. un livre cacheté. يشهده المقربون. les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent. إن الأبرار لفي نعيم. les bons seront dans un jardin de délices. على الأراك يا Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté. وفي ذلك فلتنافس المتنافسون. Laissant un arrière-goût de musc que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. و مزاجه من تاسنيم. Il est mélangé à la boisson de Tasnim عيني yashrabu biha almuqarrabun source dont les rapprochés boivent Innal ladhina ajramu kanu Les criminels riaient de ceux qui croyaient Wa idha marru bihim yataghamazun Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient « Ce sont vraiment ceux-là les égarés » Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru Qui rit des infidèles. Sur les divans, il regarde. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient?